C'était le matin. On est dans son petit groupe, se réveiller et vu que ces, que ces bébés sont bien partis.